Bonjour les enfants, Alors, bienvenue pour cette nouvelle année, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, maintenant c'est l'heure de travailler. <rire> Alors... <rire> mais tu peux pas faire ça. <rire> c'est pas possible. Pourquoi tu parles avec cette voix-là, Ludo Bonjour. <rire> Le texte était bon, hein papa. Oui, c'était bien, mais... <rire> My hey, ah, vu le petit c'est quoi Jean-Pierre qui Jean Jean le petit premier de la classe là. Tu regardes la boulette et regarde. Oh le fond, on se calme Tien. Bonjour les enfants, bienvenue pour cette nouvelle année. Alors j'espère pas vous avez passé de bonnes vacances. Hein. Maintenant il est temps de travailler. <rire> voilà, bon de petits salopios va. C'est sûr qu'elle oui. a mandé une jipée, puisqu'il n'y a que vous dans la classe. Oui. Ça oui. va Tout se passe bien Le rentré s'est bien passé Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. <rire> on se regarde dans le collège Foufoufou, -fou c'est terrible. et sans devenus petits. Zia Amandine, tu as vu, c'est vraiment premier de la classe, il avait. Bonjour monsieur. Ça. On est au lotica boss. Alesch. Comment ça Alesch Et voilà, c'est la rentrée donc tout le monde rentre et nous aussi. Et Amandine, Amandine. Et... Ça vous amuse euh, Non monsieur. Circule carnet. Amandine, arrête de traquer les paladins, carnet aussi. Non, pas. Voilà, JP pour avoir dit les gros mots, tu vas au piqué. Alô Lucie. <rire> le petit... je, je les mattais, tu vas voir ça. Bon, c'est Ludo. On est de retour pour une nouvelle saison, enfin saison si on veut quoi, un 14e épisode plutôt. On vous a ramené plein de choses de nos vacances d'été, surtout le soleil mois du sud, j'ai plein de nuages. Amandine, qu'est-ce que nous a ramené euh, des petits cakes peut-être Des petits cakes, oui, oui. <rire> Circle des saucisses de veau Non, non, moi j'ai ramené euh... Euh, rien en fait, j'ai pas envie de je vous aime pas. Ça du tout. Si, c'est nous a ramené des bruits de fond en fait notamment avec les <rire> gens qui parlent derrière lui. Oui, mais fois. ça mais c'est oui. Tu entendez bien derrière. Oh, oui, oui. Ah, c'est que l'enregistre, il faut faire du bruit. <rire> ah, c'est pas grave dans les dans vous lirais euh, si vous habitez en Suisse, vous liriez dans, dans le journal du matin un meurtre les... enfin un triple à ah, quadrue. Attends, ils sont humains. Un sextuple meurtre. Voilà et dans un cyber carton. Vous allez des cartons bois à partir de 6 et des cartons. Non, sinon bah euh, j'ai du personnellement hein, puisque je je commence pas malage, j'en ai foutre des autres. Euh, oui, j'ai une colonne qui dit, qui dit merde à l'autre en fait. <rire> j'ai une vertèbre déplacée <rire> donc je marche un petit peu comme un vieux là, faut aller à l'hôpital. Le bossu de Notre-Dame c'est circule. J'étais à préciser que je devais y aller aujourd'hui à la base mais j'y suis pas allé pour pouvoir faire l'enregistrement. Oh, oh le cool. mec, Attends, comment ils sacrifient, tu vois. J'aime bon. comme applaudisse, oui. Ça, ça mérite un vin, ça. Premier <rire> jour d'entrée. Ah oui, mais je vais un vin blanc, moi, par contre. S'il te plaît. Oui. <rire> <rire> oui, parce que je dirais pas que c'est en soulevant une caisse de vin que je me suis latté le <rire> dos. Ah oui, en plus, en vouloir faire le mauvais jeu de mots, et ça l'a fait, quoi. <rire> <rire> ça suffit. Allez, euh, et toi, Amandine, as fait quoi et euh, moi, euh, j'ai euh, claqué mon ordinateur. Ah, c'est presque ce comme l'inviertel. Ouais, mais j'ai soulevé rien du tout. Il est mort tout seul dans, dans son coin. Et du coup, j'en ai acheté un énorme encore plus beau, encore plus grand euh, encore plus tout mieux. Tout super. Et puis franchement, voilà. Ah. Comme ça, ça te permettra de faire un super fond de pour le système. Oui, comme ça, ça me permettra de me super remettre au dessin parce que j'ai super rien pu faire pendant deux semaines. Ah, c'est chiant quand tu peux pas faire ce que tu aimes Ouais, j'étais obligé de lire des livres. Ah merde J'jure Pas de neuf chez toi Rien, la fac car a repris... Euh... La merde quoi Mais à part ça, euh, les les séries qui ont repris aussi, donc ça met un peu de beau donc euh, J'ai encore moins de vie sociale. Voilà. Et ça c'est pas grand côté de la rentrée. Ouais, les... Ouais. les séries qui Et reprintent, euh... moi aussi je suis content pour ça. Les séries, qui... les séries qui ont bien repris, en plus y en a un paquet euh, de nouvelles. Vu ouais. qu'il y a eu une hécatombe l'année dernière à tenir vers super série vachement très très bien regardé comme euh, The Mentalist. Oh, euh, trop fort, voilà, Moi, trop fort je, je où, déteste euh, ça. Les mecs qui réussissent de foot, une espèce de de de, de, de de de personnalité moisie aux héros, enfin ça c'est un, un truc moisi entre entre euh, Monk et euh, comment il s'appelle et euh, Dr House <rire> ou <Oula>, le <ouais>, effectivement, <rire> voilà, oh, c'est n'importe quoi. <rire> non, franchement, mais faites nous des séries bien quoi. C'est vrai que perso, je suis pas trop mentaliste, je suis plutôt mentalo Euh oh oh oh ah je l'attendais Oh là la la, la, la C'est la, la, la, la, lâ... ouais, la rentrée des blagues pourries aussi Pourquoi ouais. <rire> elles m'ont jamais quitté celle <rire> bah, Moi, à peine pour rentrer de vacances, que je suis reparti une petite semaine. Là. Bah, gros, les portugaises... Voilà. J'ai fait mon premier voyage international, c'était fabuleux. Euh, sinon, non niveau beau on a fait la guilde, mais bon ça je crois qu'on l'a répété 40 fois déjà. Attends, attends je vais revenir. Tu veux dire que c'est la première fois que tu es sorti de la de... France Oui, tout à fait. Bon, la dernière fois, c'était en Italie, mais juste fait 120 000 et sans vrai mot, donc on peut pas vraiment parler de quitter la France. Hein. Quoique. Mais non, c'est la première fois, ouais. C'est un vrai voyage international. Comme quoi, il est pas trop tard, à 27 ans. Enfin, presque 27 ans. Euh, voilà, sinon donc, dans la guilde, euh, je monte unième rôle comme d'hab. Ah non, mais là, euh... on les compte même plus. À chaque fois, je vois, alors, euh, machin, je viens me rentrer dans la guilde. Ah, nouveau joueur, non, c'est encore Ludo, bon, ça fait que le deuxième. Ah <rire> D'ailleurs, Ludo ouais. maintenant, euh, avec sa prêtre, euh, m'implose en duel, je suis pas d'accord. <rire> ah oui, c'est vrai, on a fait sur Suto, live. Suto Live, Live, ah, J'ai raté ça duel Et il m'a implosé euh, 9 fois sur 10, et encore, je suis gentil tirer ouais, 19 fois ce... sur 20. Circle se fait bip par Ludo, mais c'est pas possible <rire> Euh, Ludo tu as par, Il avait été euh, dix... prêtre, c'est tout. <rire> non mais d'un ah, <rire> vivant cataclysme, moi je dis. <rire> ah mais c'est vrai qu'après par rapport à ça, genre ce matin on, avec un, avec un ami de Guild Tenidue, on s'est essayé aux arènes, on s'est fait démonter, mais un truc de malade. Donc c'est là que je me dis j'ai encore beaucoup de boulot à faire. Ah mais faire fallait sur mon faire prêtre. le passage mon petit Ludo. Mais oui. Ah, oui. mais euh, je pouvais pas en avec trois places. OK. Ouais, euh, euh, voilà, mais mais même de toute façon, c'est pas grave. Mais euh, c'est vrai que les arènes, c'est autre chose que les champs de bataille, c'est vraiment beaucoup plus technique. Bon, pour l'instant, on s'est fait euh, désosser hein, pour rester poli, ah ouais, <rire> c'est normal c'est ouais. normal parce qu'après ouais. tu les compos, tu les jeux en combo etc. Ouais, là, on a okay. une compo euh, prêtre d'ici euh, voleur. Alors, pour dire la première reine fait, j'étais en en ombre donc euh, juste en train de quitter. Donc je rentre dans la reine et là, je bascule en d'ici et ah, possible de changer de SP dans une arène. Oui et oui. Là, con, <rire> <'était>... Bon, ben <rire> je suis en ombre, hein, tant pis. <rire> voilà, cours, bon bah, hein. adieu. Mais d'ailleurs, oui. en apprenant bien à jouer euh, préteron enfin près d'ici rock tu peux bien bien bien faire mal ouais ouais mais je pense que les ceci dois... n'a plus rien à voir avec l'introduction ouais. de l'épisode tout ça pour dire que Circle se fait démonter le mmh, par Ludo voilà c'est pas pour moi mais par les près d'ici c'est vrai que c'est oui, pas... euh... une sale race ouais, bon, ouais, c'est un petit peu dur euh, actuellement mais bon c'est pas, pas son ouais. bon sinon pour revenir à ce 14 e épisode euh, au niveau du sommaire pour commencer est-ce que nous allons voir une histoire euh ouais allez petite histoire. Je vais vous Allez. faire une petite histoire. Puisque c'est vous petite... une petite histoire. Une Allez, raconte-nous une histoire. <rire> <qu 'on> fait... <rire> en fait, parce que bon euh, demain comme on en avait en ai, on en a parlé lors du dernier Otaku enfin de, de, de l'avant-dernier Otaku, il euh, y a un podcast euh, du Permu qui est sorti qui fait des histoires. Je vais pas me laisser faire, non mais oh. Non, euh, je veux dire les Ramba César César fait des bonnes histoires, mais c'est vrai que euh, j'aime bien faire les histoires mais ça prend du temps et on on a envie d'essayer de faire en fait comme on avait fait avec l'histoire des sables changeants avec Ludo et d'essayer de faire une à plusieurs, ce qui est dur à mettre en place en fait. Donc on prend un peu de temps mais on essaie de, on essaiera de faire quelque chose de bien. Mais en attendant, bah, pourquoi pas faire une petite histoire vite fait bien fait quand même. Ouais. Donc, Alors donc une histoire, ensuite nous aurons les trucs et astuces. Euh, ensuite on aura les raretés d'Amandine sur le tournoi d'argent, donc là tout ce qui est familier aux fées, montures, etc. etc. Ensuite ce sera donc l'instant souvenir avec le cœur du magma. La pierre de foyer, le, le dossier interview du mois, donc là ce sera Magello, vous en apprendrez plus justement sur ce merveilleux site. Les coups de cœur, et ensuite donc le coin des auditeurs, et pour terminer avec le bêtisier. Voilà, donc on va écouter, on commence tout de suite par l'histoire